Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque de la radio-télévision Isanganiro. 18 novembre 2002, la radio Isanganiro a vu le jour. Aujourd'hui, la radio fête 21 ans d'existence. Une vingtaine d'années traduite s par des périodes fastes et certaines plus pénibles. Malgré cette évolution en dents d'aussi, cela n'a pas empêché la radio d'être présente sur le web et d'avoir sa propre télévision.、Et、ceci lui vaut. D'être un employeur d'un réseau de plus de 40 journalistes, de correspondants, de monteurs et cadreurs confondus, sans compter plusieurs stagiaires formés. La radio a grandi certes, mais a aussi appris à apprivoiser des défis tant liés à la gestion du personnel, au manque de fonds, au rétrécissement du cercle de bailleurs, conjugué au contexte socio-politique peu favorable aux médias depuis 2015, après la tentative de coup d'État. 21 ans pour une vie d'une organisation est une marque d'un grand parcours. La radio Isanganiro, qui était engagée à accorder la parole à différents acteurs de la vie du pays en privilégiant le dialogue, est-elle restée la même quant à sa ligne éditoriale? Cette ligne est-elle toujours d'actualité? Quels sont les différents défis qui ont marqué ce parcours de 21 ans d'existence? Qu'est-ce qui se dit sur le travail de la radio Isanganiro par les consommateurs de l'information et les autres acteurs du paysage médiatique? Que faire pour que la radio Isanganiro et dans l'ensemble la radio La r d i o Télévision Isanganiro puisse continuer à aller de l'avant. Pour en parler dans Mosaïque d'aujourd'hui, qui marque 21 ans d'anniversaire de la radio Isanganiro, nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de la radio TV Isanganiro quatre invités. Nous accueillons le directeur ad i n t e r i m de la radio télévision Isanganiro, Charles Makoto. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de m'avoir invité. Nous accueillons également dans ce studio M. Laurent Kaganda. Il est vice-président du Conseil national de la communication, CNC. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. C'est moi qui vous salue et je vous remercie de l'invitation. Dans ce studio, nous sommes également avec、euh, M. Fénias Nigaba. Il est vice-président du parti Sarwania Frodébou. Plusieurs fois invité au studio de la radio Isanganilo et représente ici. des Consommateurs de l'information. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci de l'invitation. Merci, nous accueillons aussi un confrère, Léon Sevitalio, journaliste de carrière avec un actif de plus de 15 ans à la radio Isanganiro. Bonjour et bienvenue dans cette émission Mosaïque. Bonjour, monsieur Pacifique, c'est bientôt 16 ans plus tôt. Merci de l'invitation. Innocent Vivonimana et Eric Ouimana assurent la technique. Jérôme Nyonzima assurent la réalisation à l'animation. De cette émission Mosaïque Pacifique Chuvahiro. Voilà, sans tarder, nous allons accorder la parole au directeur qui assure l'intérimant à la radio-télévision i s a n g a n i r o Quelle lecture faites-vous? De ce parcours de 21 ans d'existence de la radio et aujourd'hui devenu Radio-Télévision i s s a g a n i r Merci, Pacifique, pour、euh, encore une fois la parole. La radio. Télévision Issanganiro, la radio Issanganiro, qui fait aujourd'hui、euh, s e s 21 ans. C'est une radio qui, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui a connu、euh, des périodes de faste, mais également qui a eu des défis au cours de son fonctionnement, comme toute organisation. 21 ans après,、euh, je dirais que la radio Issanganiro a enregistré des succès.、Euh, notamment, c'est avec l'ouverture de sa télévision il y a des ans. Ça a été longtemps, longtemps e n Souhait qui a été concrétisé. C'est également l'opportunité que la radio offre au public 21 ans au service de la nation. Nous avons contribué dans beaucoup de choses, surtout à donner l'accès à l'information à la population, mais également à servir cette population en accédant à l'information. C'est également le succès e n personnel dévoué qui, à travers différents moments, C'est mont... montré professionnel, c'est montré、euh, digne de confiance. C'est également de l'information accessible par tous les Burundais via non seulement la radio, mais également via l'Internet. C'est tous les Burundais qui sont dans différents coins du monde peuvent suivre l'information du pays et à temps réel. C'est également la formation, comme vous l'avez dit dans votre introduction, la formation des stagiaires professionnels, mais également des stagiaires académiques. Donc la radio Isanganilo a contribué. À former、euh, des personnes, des cadres futurs、euh, du pays, des cadres futurs、euh, dans, dans différents médias, euh, dont euh, certains travaillent aujourd'hui dans des organisations de renommée nationale et internationale. Voilà, vous avez pas mal de succès que vous pouvez mettre à votre actif, mais si l'on parle du passif, qu'est-ce qui a été plus dur pendant 21 ans Pendant 21 ans, je pense que la période la plus dure a été、euh, les, les différentes années de fermeture de la radio. Ils s'en gagneront en 2015 à fermer durant toute une année. C'était dû、euh, à la tentative de coup d'État survenue en 2015. Durant toute une année, on a été obligé de, de migrer vers、euh, le travail en ligne.、Et、ça a été un défi énorme. Ça a été un défi énorme parce que la radio Isanganiwa a été détruite, son matériel abîmé à cause du contexte sociopolitique qui traversait le Burundi à cette époque. La radio Isanganiwa a été également fermée pour avoir donné l'information à l'époque de, de, de la belligérance entre les mouvements l a u b e r et les. les Gouvernement qui était en place, le gouvernement de transition. Donc, c'était les périodes les p i u s d u r e mais également, c'est aussi cette période du contexte conjoncture économique difficile pour le, pour le pays. C'est le, le Lissangan Iro, en tant qu'organisation qui fonctionne dans, dans le pays, connaît également des difficultés financières liées au c o n t e x t e Et aux conjonctures économiques du pays. Voilà, on pourra、euh, nous, nous y apaisantir davantage au cours de cette émission. Mais <coughs> permettez que je passe la parole au vice-président du Conseil national de la communication CNC, monsieur Laurent. Si vous comptez parmi les médias,、euh, la radio Saint-Ganilo qui fête、euh, 21 ans d'existence, malgré ces périodes de troubles qu'a connues la radio,、euh, Qu'est-ce que ça vous dit au niveau du Conseil national de la communication Merci de, de l'opportunité. Je dois d'abord dire que je félicite la radio Isanganiro parce qu'elle a commencé à travailler après avoir obtenu son agrément. Ça, c'est un point fort. C'est une radio qui est baptisée, qui a un nom, qui a même une carte de baptême.、Mmh. C'est vraiment une radio qui suit les conseils. Deux, c'est une radio qui a fait un pas de géant en mettant au monde, entre guillemets, une télévision. C'est un succès à ne pas oublier. Trois, c'est une radio qui a une antenne à l'intérieur du pays, à Guitega.、Mmh. Ce ne sont pas toutes les radios qui sont nées, même avant ou après. La radio Isanganiro qui ont déjà marqué son pas. En quatrième position, je dois dire que le personnel de la radio Isanganiro a augmenté en nombre et par conséquent, les émissions devraient aussi augmenter en nombre. Pour dire que les auditeurs sont très contents des émissions de la radio Isanganiro. En un mois comme en demi, il y a lieu de dire que. La radio Isanganiro fait partie des radios qui sont suivies minute par minute par le service de monitoring des médias du Conseil national de la communication. Et si vous êtes suivi et que vous obtenez un rapport, c'est que ce rapport ne va pas vous faire peur. Surtout, il vous permet de corriger et d'améliorer la situation. Voilà, au niveau du CNC, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'interpeller la radio Isanganiro de part des informations qui passent et qui ne respectent pas sa Éditoriale ou qui ne sont pas vraiment traités de façon、euh, professionnelle. Vous avez raison, il y a eu beaucoup d'interpellations de la part de la radio Issangani parce que, comme c'est une radio qui est suivie au jour au, au jour au jour, de minute à minute, il est arrivé des moments où nous interpellions le directeur de la radio pour lui dire ceci n'a pas bien marché, essayez de corriger. Si La chose n'est pas corrigée. Nous lui transmettons une correspondance pour lui rappeler de, de respecter la ligne éditoriale, comme vous l'avez dit, de respecter le contenu de l'autorisation qui lui a été délivrée, de respecter surtout le cahier des charges. Parce que le cahier des charges, c'est quoi C'est une convention qui a été signée entre le médium, la radio Issanganiro, et le Conseil national de la communication qui contient les droits et les obligations de chacune des parties. Dans Le compte, si les d i s p o s i o s il ya certaines dispositions qui ne sont pas respectées, nous sommes obligés de réagir soit par des interprétations, soit par des conseils et pourquoi pas par des punitions. Je regrette lorsque vous dites que la radio Sanganilo est suivie minute par minute. Est-ce que c'est le cas pour toutes les radios ou si c'est une exception pour quelques radios, dont la radio s a n Ganilo? y aurait-il une raison particulière?、Non. Toutes les radios, toutes les télévisions, tous les journaux qui sont c a p a b s Du siège du Conseil national de la communication, ils sont suivis. Sauf les radios communautaires, les radios de proximité qui se trouvent à l'intérieur du pays et qui ne sont pas captés au siège du Conseil national de la communication. Voilà, merci. Je passe la parole à Fenias Nigaba. Vous êtes vice-président du parti Sarwania-Frodebou. Parmi les valeurs et les idéaux de Mekionda, d a ï e il y avait les libertés politiques. Parmi les libertés,、euh, des éléments qui font Justement,、euh, animer ces, ces libertés. Il y a aussi les libertés d'expression et la liberté à、euh, l'information. Et aujourd'hui, après 21 ans, pensez-vous que、euh, la radio Isanganiro s'inscrit dans la logique、euh, de cette liberté d'expression, de cette liberté d'information Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je présente d'abord mes condoléances à la famille des journalistes parce que vous venez de perdre un journaliste, monsieur e g i d Nazenga, qui était <coughs> directeur. De b o n n e c h a r e Recevez nos sincères condoléances. Deuxièmement, nous, nous vous présentons un joyeux anniversaire parce que 21 ans d'existence, c'est déjà,、eh, ça présente une certaine maturité. La radio Isanganiro devient de plus en plus vieille avec 21 ans d'existence. Donc, elle a une, une grande expérience. Donc, avoir ce que la radio Isanganiro fait, c'est quelque chose qui est médité, quelque chose dans, la, dans laquelle on trouve une grande expérience. Deuxièmement, ici, je voudrais dire que les, la radio Isanganiro essaie de travailler. dans Une indépendance, même si les défis ne manquent pas. En tant que c o n s o m m a t e u r je ne peux pas passer ça à côté. En plus, la radio Isanganiro essaie de travailler en respectant les principes journalistiques. Ici, je dirais, la radio Isanganiro essaie de nous informer, la radio Isanganiro essaie de nous éduquer, la radio Isanganiro essaie de nous divertir. Les trois principes, vraiment, c'est bien, nous le suivons jour et jour et ça va très bien. En plus, maintenant, vous venez de dire que, que la radio Isanganiro va dans la logique de la liberté. C'est liberté De la presse, effectivement, nous suivons de près la radio. Il s'en g a est s a i de se débattre, même si les défis ne manquent pas. Elle essaie d'abord de l'iter pour qu'il y ait une liberté de la presse, mais、euh, le chemin est encore long. Ce que nous voyons, parce que peut-être on va, va peut-être revenir sur les défis si, ici. Le cadre légal, nous, nous, au niveau des consommateurs, nous, voient, nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes et il y a quelque chose à corriger sur le cadre légal.、Mm -hmm. euh, Nous voyons qu'il y a des dispositions qui nécessitent une révision. Une révision d'urgence pour que les médias puissent être libres. Même nous, en tant que consommateurs, nous puissions avoir une information de qualité. C'est ça, au niveau, ce s t ce que nous pourrons, nous pourrons conseiller. Est-ce que vous ne dites pas une chose et son contraire lorsque vous dites que la Radio s a n g a n i r o vous satisfait du point de vue de divertissement, information,、euh, éducation Et d'un autre côté, vous dites qu'il y a beaucoup, beaucoup de défis à relever en termes de cette liberté d'informer et d'éduquer. Et de divertir. Moi, j'ai dit que ceci que les radios sanganous essaient de travailler dans l'indépendance, même si les défis ne manquaient pas.、Mmh. Entre, il n'y a, a, a pas de contradiction. Entre autres. Moi, j'ai dit que la loi sur、si、la presse, il y, a des, il y a quelques dispositions qui doivent être révisées. Il y a des emprisonnements. Dernièrement, il, le, le, le journaliste de Karouzi il a eu des problèmes. Il a été convoqué plusieurs fois au parquet. En plus, il n'oubliait pas qu'il y a des autorités qui ne vous donnent pas des informations comme il faut, qui refusent même de donner des informations. Ça, c'est un d e c a p c'est un défi majeur. En plus, il y a les populations qui ont peur, qui ne, qui, qui ne veulent pas donner des informations. l o q u e vous allez, à, disons, là-bas, au, au niveau local, il y a la population qui a peur, qui refuse même de donner des informations. Il faut que ça, quelquefois, vous dites qu'il y a des personnes qui, qui n'osent pas parler, qui, qui, qui, qui aiment parler hors micro. Vous voyez que c'est un problème. Donc, il y a une p e u r Voilà, on y reviendra à Léonce Vitalio,、oh, bientôt 16 ans, à la radio Isanganiro. C'est plus de deux tiers de la vie d'Issanganiro. Existence. n e Quelle est votre lecture par rapport au travail abattu par la radio Isanganiro durant les 21 ans Merci, merci pour la parole. D'abord, permettez que je présente, comme vient de le faire M. Fenias Nigawa ici à côté, que je présente mes voeux les meilleurs. Joyeux anniversaire à la radio-télévision Isanganiro qui fête ses 21 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Vous avez aussi présenté M. Nigawa des condoléances pour la famille des journalistes suite à la mort de notre confrère. Directeur de la radio Bonécha. Et ça, c'est une chose, à n e p a s passer outre.、Et、voilà la lecture que abattent les travailleurs pour la radio-télévision Isanganiro. C'est un travail pas facile à qualifier, mais c'est un excellent travail pour eux-mêmes et pour la nation entière, même s'il si y a, il y a des, des problèmes. Ce matin, je réfléchissais sur une chose. Depuis janvier 2008,、mm -hmm. euh, c'est depuis janvier 2008 que je suis ici, à, à cette station de radio-télévision privée. Il y a、euh, six directeurs qui sont passés devant moi. Mais aussi à rappeler qu'avant d'arriver à i s a n g a n i r o vous étiez également journaliste. J'étais journaliste、euh, <rire> sur Bonécha.、Voilà. Six directeurs sont passés devant moi. Celui qui est à côté de moi, Charles Macotto, c h a r l e s Makoto, c'est le septième directeur qui, <rire> qui passe devant moi en tant que journaliste à la radio-télévision Issanganiro. Et de cela, il y a eu des gestions. Vous savez, nous avons comme devise le dialogue vaut mieux que la force. Nous, nous mettons en avant le dialogue. Et au sein de la radio-télévision, Et au sein des citoyens, des、mm. citoyens en général. Même、euh, à travers ce que nous diffusons, nous mettons en avant le dialogue, nous mettons en avant le professionnalisme, c'est-à-dire que nous tendons le micro à tout le monde. Ce n'est pas toujours facile. Je pense que le, le vice-président du CNC ne va pas me contredire. Et il y a des gens qui, qui sont réticents à donner l'information aux journalistes. Là, je, je ne vais pas peut-être citer nommément ce, ceci ou cela. Est-ce qu'il y en a été toujours ainsi ou c'est à partir d'une certaine période? De façon relative Disons, disons、euh, que tout le monde sait que l'année la, la, 2015,、euh, c'est une année qui a changé beaucoup de choses dans le monde médiatique. Il y a des radios qui ont été brûlées, qui ont été fermées, dont la radio-télévision i s s a g a n i r o qui a fermé pendant,、euh, Charles Makoto a dit, pendant une année. Donc c'est exactement pendant dix mois, mois.、Euh, du 13 mai 2015 jusqu'au début mars, je pense que c'était le p r e m i e r ou le 3 mars 2016. C'était donc、euh, dix Mois de fermeture. Donc, à partir de cette année-là, 2015, il y a des journalistes qui se sont exilés, qui restent même, il y en a qui restent même aujourd'hui en exil. Il y a un de ses directeurs, c'est une femme,、mm -hmm. elle est en exil aujourd'hui. Elle a passé peu de temps à la tête de cette station de radio-télévision. Moins de deux mois.、Euh, je pensais bien.、Mm -hmm. En tout cas, disons、mm -hmm. moins de trois pour ne pas nous tromper. Moins de trois mois à la tête de cette radio-télévision. Et elle est partie jusqu'ici, e t n'est pas encore revenue. Avec quelques journalistes, bien sûr. Et en, en ce temps-là, il y a des journalistes, donc d e s Familles qui se sont séparées. Des journalistes qui partent en exil, des familles qui restent ici. Donc, il y a ceux qui, ont, qui sont restés ici au pays, ils n'ont pas connu beaucoup de difficultés. Moi, je, je suis resté, je suis resté ici, je, je n'ai pas dépassé les limites du, du pays, je suis resté ici. Je me rappelle des conditions dans lesquelles nous, nous, nous travaillions. Avant et 2015. 2015 et surtout.、Mm -hmm. 2015 et les années qui ont suivi. À un certain moment, on a travaillé tout en écrivant seulement sur le site internet de la radio-télévision. ん C'était la radio. Donc,、mmh. euh, c'était vraiment difficile. Et beaucoup de travailleurs avaient perdu l'emploi. Aujourd'hui, il y a plus de 7 ans, de 2015,、euh, quelle lecture faites-vous en termes d'évolution Est-ce que vous pensez que、euh, la radio Sanganilo est sur une bonne trajectoire La radio-télévision Isanganilo s a connu des hauts et des bas. Et avec cette situation de 2015, il y a eu donc l'autocensure. Je ne sais pas s'il si,、euh, y a eu l'autocensure qui Qui a été, je dirais, instauré. Donc, ça s'est venu de soi.、Mmh. Donc,、euh, je disais tantôt que. Pour a... le comète des mortels, on peut dire la peur des journalistes. Il y a la peur des journalistes.、Mmh. Mon prédécesseur ici, en, en intervenant, Ifénias Nigaba, il a, il a dit qu'il y a la, la peur il y a les, des, des gens qui refusent de donner l'information. Il y a des autorités, M. Pacifique,、mm -hmm. qui refusent de donner l'information aux journalistes et surtout aux médias privés. Il y a des autorités publiques qui refusent de donner l'information. Et quand nous, les journalistes, nous, les médias, surtout privés, passons à la diffusion d'une quelconque information sans la version officielle, n'est-ce pas qu'il y a le CNC de temps en temps qui vient Il a dit, M. le vice-président, qui vient de temps en temps chez le directeur, M. le directeur de la radio, il dit, s'est qu'est-ce que vous faites là Est-ce que donc, cette information-là n'a n'a Pas été équilibré, pas été équilibré, mais ça peut être une、vous、faute. Avez une mais une、oh, on, y oh, oui. on y reviendra, on y reviendra, on mais nous, la nous parole. avons besoin de l'information, nous les consommateurs. Il faut équilibrer, il faut équilibrer, oui,、ouais. il faut équilibrer. Ah, il faut équilibrer. chaque équilibrer fois que possible, il faut équilibrer. Et c'est le souci de cette station de télé, de radio-télévision. C'est vraiment le souci. S'il y a、voilà. des, des, des médias professionnels, c'est bien Isangani. -lo. Mais certains qui sont habitués à consommer les informations fournies par la Du Sanganiro,、euh, des fois vous、euh, disent que、euh, la radio Isanganiro. A changé entre guillemets de visage et ne、euh, donne pas assez d'informations, notamment sur certains sujets d'investigation où il y a une grande lacune. Est-ce est lié par cette,、euh, cette rétention、euh, de l'information ou tout simplement、euh, il y a eu cette peur au sein du e journaliste qui fait que、euh, maintenant le journalisme d'investigation a perdu son envergure Ça vous dites vrai, le journalisme d'investigation a, a perdu sa place au niveau de. Pas De la radio-télévision, e、euh, t mais,、euh, mais surtout, c'est à travers tous les médias. C'est pour tous les médias. c'est Pour、lundi. tous les médias, en tout cas, le journalisme, journalisme d'investigation n'a plus de place. Moi, je, vous savez que je, je, vis, je vis toujours, je fais toujours ce travail. Il y a des, des, des, des informations qui demandent des, une, de fortes investigations. J'ai connu pas mal de problèmes à chercher des informations chez des sources, chez des personnes et ressources qui refusent de. Donner parce que, ayant peur justement de la situation du moment. Imaginez s'il si y a des autorités publiques qui refusent, pas toutes, qui refusent de donner l'information, q u e n sera-t-il pour les citoyens Voilà autant d'interrogations qui nous obligent également de passer la parole à d'autres interlocuteurs.、Euh, je passe directement la parole à, à, au directeur ad、euh, intérim de la radio et la télévision Issanganilo,、euh, Charles Makoto. Vous êtes vous-même journaliste、euh, avant d'être directeur. Euh, Est-ce que des、euh, défis tels que、euh, photographiés par、euh, Léon c e v i t a l i o、euh, représentent la même intensité ou、euh, c'est également les mêmes défis que vous rencontrez、euh, Léon s e a essayé de parler franchement des défis.、Euh, pourquoi Parce que nous avons ces défis qui sont d'abord, si je pars de ta dernière question, qui, qui parle du journalisme d'investigation,、euh, c'est.、Euh, Le contexte de 2015 a poussé le monde médiatique burundais, je dirais, à une, cer à une certaine transformation. Le contexte actuel, avec le président de la République qui p a r l e de jamais sa média, ça permet de la réouverture de certains aspects qui, qui avaient perdu leur place, dont le journalisme d'investigation. Donc on peut parler d'une période de 2015 à 2020 et 2020 20 qui annonce une autre couleur. Je, je dirais ainsi, 2020、mmh. qui annonce une autre、ouais. couleur parce que. Euh, le président de la République lui-même essaie de pousser les journalistes à, à faire leur travail comme i l d e v r a i t le faire. Ça, il faut le dire,、euh, il y a eu cette période d'autocensure qui, qui n'est pas due à la propre volonté des journalistes de ne pas produire des investigations, mais qui est dite au contexte où une simple investigation pouvait pousser à l'exil. Vous vous rappellerez,、euh, l'an 2019, la Nui t Sanganiro a investigué sur、euh, une boisson.、Euh, Brasser localement, ça a contré certains journalistes de la radio Issanganilo, dont je fais partie, à s'éclipser un tout petit peu pendant r e mois. <rire> Donc, c'est le contexte qui ne permettait pas. On franchement... peut penser seulement à 2015, mais finalement, Final... à des situations pareilles、euh, se sont reproduites. Ben, disons que lorsqu'il y a une instabilité politique au pays, ça, per... ça pousse au changement du contexte de travail des médias également. Le contexte、euh, économique du pays. Fait que la, la radio Isanganilo n e s t pas aussi des ressources suffisantes pour. Parce que le travail d'investigation dont vous avez évoqué tout de suite, c'est un travail qui, qui nécessite beaucoup, beaucoup de moyens, vous le savez bien. Donc c'est un aspect qui fait que la radio Isanganilo ne puisse pas satisfaire aussi la volonté de, de ses auditeurs, de ses téléspectateurs. Mais, mais là, c'est en partie parce qu'avec faible moyen, s vous pouvez faire quelque chose. Mais lorsque vous, la contrainte est d'une autre forme, c'est là où ça devient difficile parce que. Nous avons comme interlocuteur le CNC, la radio Isanganiro, comme tout autre média. Notre interlocuteur préféré, c'est le CNC. Mais lorsque, pour un travail médiatique que vous avez fait, un travail indépendant, un travail équilibré, vous êtes convoqué par un autre organe qui n'est pas le CNC pour vous demander, pour, pour donner des injonctions. Pour... Donc, ça, ça, ça devient un tout petit peu complexe et ça ne vous permet pas. C'est ça qui conduit à l'autosensé, qui a été évoqué par Fénias, qui a été évoqué par mon, mon confrère v i t a l i o Léonce. C'est cet interlocuteur. Aspect. Mais disons aussi qu'il、si, y a cette. Avec 2015, nous avons perdu un autre aspect, l'aspect de solidarité entre médias. Lorsqu'un média, un journaliste, avait des difficultés dans le passé, c'était un problème partagé. Avec le contexte de frôlation des médias, aujourd'hui, ça devient un tout petit peu poly... Chacun pour soi. Chacun pour soi. Et on essaie, ça dilue, ça dilue même l'aspect de confraternité. Donc, vous comprendrez que ce sont beaucoup de facteurs qui concourent à certains aspects qui nous poussent vers une certaine situation, mais qui devraient. Évoluer avec les opportunités qui se présentent. Je vous disais tantôt le, le, cette volonté du président qui, qui essaie d'appeler les journalistes à faire leur métier. À un moment, le vice-président du CNC a dit que quand on fait leur écoute quotidienne, il arrive des fois où on vient vers vous, au niveau de la direction, pour vous faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'il faut corriger. C'est entre autres quoi C'est entre autres quoi <rire> <rire> c'est souvent ces questions qui, de fois, sont traitées, mais qu'à la fin du compte, vous vous rendez compte qu'après une semaine, vous avez une information. Après une semaine, vous cherchez la personne pour s'expliquer, vous cherchez pour équilibrer, vous cherchez l'autorité pour ne pas équilibrer. Et c'est une information qui est utile, qui peut sauver, qui peut éduquer. Lorsque vous n'avez pas de choix, de fois, il vous est appelé de, de dire Nous avons cherché t e l nous n'en avons pas trouvé. Mais du coup, il va courcir, q u i t e r n e pas venir pour demander la parole. à La radio Isanganino, il va s'adresser au CNC pour, parce qu'il sait que c'est un organe qui il y a des prérogatives parfois de prendre des mesures qui c o n t r a i g n a n t s Mais ce qui est bon et ce qu'il faut féliciter le CNC, parce que ça, ça permet d'établir un peu comme un dialogue permanent. Comme il n'a mis son Bingimba, le dialogue vaut mieux que la force. C'est ce qui est vraiment positif qu'il faut noter avec le CNC. On échange d'abord, On Essaie d'établir les responsabilités et du coup on trouve une solution. C'est également quand je parlais des contraintes, disons. Il ya notre collègue Blaise Pascal c a r a l o u m i é qui a connu des difficultés d'exercer en province de car aussi e、oui. avec un gouverneur ou une gouverneur qui avait qui ne voulait pas de notre journaliste en p r o v i n c e Des fois, on lui avait même obligé de, de quand il traitait l'information, de le montrer au gouverneur avant de l'unifier ou à d'autres autorités de sécurité ou de justice. Mais là, nous saluons vraiment l'intervention du Conseil national de la communication qui a, de façon, je dirais,、euh, claire, Exprimer son désaccord avec l'attitude du gouverneur et ça a permis que notre correspondant en province d'Okar aussi puisse、euh, amplement exercer son travail. Cela étant, il n'y a pas que ça, nous félicitons le CNC, mais également nous interrogeons sur certains aspects. Quand on vous interdit par exemple de produire une émission parce que vous n'avez pas informé 24 heures avant, ça ne se retrouve nulle part dans la loi si la presse au Burundi. Ce qui n'est pas de la loi, c'est-à-dire que c'est autorisé. C est, c est autorisé.、Mmh. Autrement dit, c'est autorisé. Quand、euh, nous nous rendons sur le terrain et que nous devons aller d'abord nous présenter devant le gouverneur, devant l'administrateur, la, imaginez si vous, allez, vous êtes en train de produire une investigation sur des aspects de corruption ou de détournement qui impliquent une partie de l'administration et qu'avant i vous devez vous présenter avec un ordre de domicile, avec tout ce que vous allez faire. Vous comprenez ce que ça fait à la suite comme résistance. De votre travail. Donc, de fois, on a observé des réticences, des refus catégoriques. Sans vous, couper, sans vous couper la parole, monsieur le directeur, permettez que j'ajoute qu'à un certain moment, dans une province à l'intérieur, il y a le gouverneur qui a ordonné aux policiers, de, de, de, pas seulement de refuser l'information, mais des policiers ont été ordonnés de suivre et accompagner les journalistes qui allaient chercher l'information jusqu'à la frontière donc, de, de, cette de, de cette province. Donc, il ne fallait pas même que les, les journalistes loger dans cette province. Moi, je pense que si, pour apporter Peut-être une petite nuance, c'est une époque peut-être révolue,、mmh. le dira <coughs> le président du CNC. Mais c'est pour dire Donc, que nous n'avons pas vraiment toute cette, cette、euh, liberté, liberté d'exercer dans toute indépendance. Parce que lorsque vous devez vous présenter devant quelqu'un, cela vous c o n t r ô e déjà sur le point émotionnel et sur la psychologie même du journaliste et c e t e r a Donc ça apporte une certaine confusion, mais quand cela ne t i e n t ça ne devrait pas être une, une entrave. Vous l'avez entendu, l'émission, c'est mon. e c'est une émission aujourd'hui、euh, qui est animée dans le cadre de la célébration de 21 ans、euh, d'anniversaire de la radio Isanganiro, aujourd'hui devenue Radio-Télévision、euh, Isanganiro. Et au plateau, nous sommes avec quatre invités. Nous sommes avec、euh, M. Charles Makoto, il est directeur à l'intérim de la radio-télévision Isanganiro. Nous sommes également avec、euh, Laurent Kaganda, il est vice-président du Conseil national de la radio. De la communication CNC. Nous sommes avec、euh, M. Fenias Nigaba, vice-président du parti s a w a n i a f r o d e b o u plusieurs fois invité au studio de la radio-télévision Isanganiro et il représente ici les consommateurs de l'information. Nous sommes avec、euh, M. l é o n c e v i t a l i o il est journaliste de carrière avec un actif de, plus, de près de 16 ans à la radio Isanganiro. m o s a ï q u e Euh, sans tarder, on dirait que des petites flèches se sont orientées vers le vice-président du Conseil national de la communication. On parle d'une peur techniquement qui se traduit par l'autocensure. On parle des fois de manque de moyens, mais également on parle de cette écoute、euh, à la minute près、euh, de, tout est, de tout ce qui est diffusé par la radio-télévision Issanganilo, d'ailleurs, comme d'autres médias. Mais tout de même, So. <laughs> On note cette absence de certaines, de certaines formes de journalisme, notamment le journalisme d'investigation. Et en tant que、euh, conseil, d'ailleurs,、euh, qui va dans tous ces aspects,、euh, qui a un œil regardant, est-ce que、euh, si un médium comme la r a d i o Sanganilo, que vous félicitez d'ailleurs sur plusieurs aspects,、euh, qui ne en fait pas un journalisme d'investigation ou qui le en fait rarement suite à, aux différents défis, qu'est-ce que ça vous fait au niveau du Conseil national de communication En、bon, revenant sur Deux points d'abord ou trois points.、Mm -hmm. bah, quand vous parlez de la peur ou de l'autocensure, les choses changent. Parce qu'une situation A, nous sommes obligés de la quitter pour embrasser une situation bien plus ou moins améliorée. Justement, laquelle on veut quitter, on veut s'acheminer vers où Pour situer les choses dans leur、euh, situation. Si nous voulons bien qu'on avance avec le leitmotiv de Son Excellence le Président de la République, jamais ça les médias.、Mm -hmm. Ce qu'aucun e ministère ou aucune institution, aucun organe ne peut travailler, en L'absence des journalistes parce que leur voix pousse très loin et ils travaillent dans un sens positif. Dans un sens positif, avance s'il y a des choses qui sont arrivées en 2015 et que nous, nous nous revenons toujours sur cette situation comme si on ne voudrait pas avancer, comme si on ne voudrait pas avancer.、Mais、il y a aussi des choses qui sont arrivées en 2023.、Ah, en 2023, ouais. Ah, en fait, par rebondir de 2015 en 2023. <rire> j'ai parlé, M. o n s i e u r le、là. Président, j'ai parlé de cet aspect où les médias qui ont comment interlocuté le CNC、mm -hmm. se trouvent. Invité dans un autre organe qui n'est pas le CNC、mmh. pour se justifier pour des s i des productions、euh, médiatiques qui devient parfois une source d e p è r e et qui conduit vers l'autocensure. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que le CNC n'a pas été contacté pour ces cas dont vous parlez. C'était, si vous voulez, un cas d'un reportage qui a été produit par notre correspondant de la RDC. C'était par rapport au Burundais qui quittait la plaine d'Olimbo et qui se retrouvait de l'autre côté、mmh. de la frontière. il fouillait. Il fouillait et il indiquait. Qui, ils fuyaient i l s indiquaient une fois en RDC qu'ils étaient persécutés au Burundi. Mais le fait était qu'il y a des Burundais qui quittaient les provinces de Boubanza et Chibitoki、mm -hmm. et qui fuyaient vers l'autre côté de la RDC et qui d e fois étaient rapatriés et qui se retrouvaient dans le camp d'ici à Giang. Vous, vous avez parlé d'une certaine intervention positive de la part du c n c quand il y avait e r t e s difficultés. Est-ce que pour ce cas, le c n c n'a pas été présent、mm -hmm. Il n'a pas、oui. été contacté en tout cas.、Mm -hmm. Il a été informé. C、ah. Le c n c a été informé Mais heureusement, bien heureusement, chez mes faisans, on a trouvé que la radio s'en g a l i n o avait fait professionnellement son travail. Permettons alors、euh, d'évoluer、euh, au, au vice-président du conseil national de la communication pour parler de, de v o i r positivement avec le leitmotiv du oui, du avec de la le le leitmotiv le du e excellence son président de la république. Jamais ça ne les médias,、mm -hmm. c'est un leitmotiv qu'il faut vraiment respecter、mm -hmm. et qu'il faut suivre. Parce que, en l'absence des journalistes, même le développement peut s a l r ê t e r peut être jugulé.、Mm -hmm. Parce que la parole du journaliste, qu'il écrive ou qu'il parle, elle arrive très loin. Et nous sommes obligés de suivre son leitmotiv. Mais il y a Léon s e v i t a r i o le directeur qui、mm -hmm. souhaitent vraiment que ce leitmotiv soit traduit en réalité. Le、ah, leitmotiv est traduit en réalité.、Okay, Qu'est-ce que vous voulez Il、mm -hmm. a dit que de 2015 à 2020, c'était une situation qu'on a vécue.、Mm -hmm. Mais à partir de 2020, Nous avons vécu une autre situation, meilleure par rapport à la période précédente.、Mm -hmm. Les choses changent, c'est ce que j'ai dit. Rien ne peut être figé à tout instant.、Mm -hmm. Même nous autres, les hommes qui, viv qui vivons sur la terre, nous changeons.、Voilà. Nous changeons positivement.、Mm -hmm. Et si vous changez, vous êtes appelé à changer d'autres personnes. Parce que le changement commence chez vous.、Mm -hmm. Et moi, si je veux changer, monsieur le directeur, en tant que directeur de la radio-télévision, il faut que je me comporte. Très bien, et qu'il adopte mon comportement. Il、voilà. faut qu'il adopte mes modèles pour que, quand même, nous puissions、mmh. quand même avancer. Parce que si nous revenons toujours sur la situation de 2015, nous risquons d'être toujours là mentalement.、Voilà. Mais je, il faut changer. Je, je pourrais p o s e r l e s personnes la... qui ne、mmh. changent pas, vous les connaissez. Je, je, pourrais, je pourrais reposer la question, mais j'attends que vous puissiez terminer avec les trois points que vous avez、euh, mentionnés. Deuxième、mmh. élément, nous parlons de la radio-télévision i s s e n g a n i Il y a des éléments à corriger quelquefois, notamment quand vous a v e z à organiser des éditions spéciales en synergie ou des émissions délocalisées?、Mm -hmm. Souvent, les informations nous parviennent quelques heures ou quelques minutes avant le travail. Avant nous allons probablement y revenir dans les recommandations dans les recommandations les que nous allons former. Est-ce qu'il y a une、euh, réglementation spécifique par rapport à ce genre d'émissions? C'est une volonté du CNC juste de pouvoir suivre ces émissions qui、non. ont une forte audience par rapport au sujet traité? Justement, ce que je veux dire est ceci. Le service de monitoring du Conseil national de la communication doit suivre toutes les émissions.、Mm. Si le service n'est pas averti à temps que telle émission pas, ne va pas avoir lieu et qu'il va y avoir lieu une émission spéciale,、mm. nous allons constater l'absence de cette émission. Et dans ce cas,、mm. nous allons nous dire que c'est une faute professionnelle qui a été commise par le métier Moukou. Alors, e Président, ce que... n'est pas、oui. une faute parce qu'il n'y a, a aucune disposition de l'article sur. Euh, la presse au Burundi、mm -hmm. qui montre que la production d'une émission spéciale doit être consignée la, au Conseil national de la communication, r e n d a Excitant. C'est une formule qui est venue, je ne saurais pas expliquer d'où, mais qui, qui contraigne deux fois. Lorsque vous vous informez le CNC, aujourd'hui, aujourd on, on, on, on, on est samedi et que vous avez une émission demain, vous, vous envoyez une correspondance ou vous envoyez un texto au WhatsApp ou vous écrivez au CNC, nous avons une telle émission. Qu'on vous dise non, vous n a l l e z pas a n i m e r cette émission, c'est inconcevable. Pour la liberté de la presse. Vous、voilà. savez, vous savez, un、mmh. instant, ça c'est le non-respect de la grille de. Or,、oh, le respect de la grille de programme fait partie des, des obligations. Oui, des <rire> obligations du cahier de charge signé entre le médium、je、et pense, le n s e i u Je pense qu'il faut. La question, ça devient longtemps. Lorsque vous avez informé le CNC. Des heures avant, trois heures avant. Est-ce que ce s t pas informé Est-ce que ces services de monitoring qui travaillent jour au jour, qui écoutent de la minute à l'autre la radio et s n g a u t e comme on l'a dit Et on se félicite de ça, si vous voulez, parce que nous, ça nous permet, vos, vos conseils, vos, vos remarques nous permettent de nous perfectionner. Ça, ce s t pas un problème. Mais interdire, jusqu aller jusqu'à interdire une émission qui était programmée, vous avez été informé. Parce que ces t questions de tas de 24 heures, là, ça devient autre chose, monsieur. Vous savez, quand le secrétariat n'est pas là le vendredi,、mmh. à 16 heures, au CNC, on est recherché par un directeur X. Je ne parle pas seulement du directeur、mmh. de la radio-télévision Issangani. Et que le message n'est pas arrivé à temps, au moment voulu. Vous comprenez que le service de, de monitoring ne va pas va attendre les émissions normales qui se passent. Par la radio ou par la télévision. Mais m a va... à s ce niveau, il peut, il peut y avoir un grand débat, mais qu'est-ce、euh, que la loi Est-ce qu'un médium n'a pas le droit、euh, d'aménager un espace、euh, spécial pour、euh, une émission ponctuelle, notamment une synergie, notamment、euh, un panel,、euh, de moins que ça rentre dans la ligne éditoriale de son médium En principe, non, parce que ça, c'est un changement de la grille des programmes.、Mmh. Si vous voulez changer la grille des programmes, Vous avertissez le Conseil national à temps. Mais l'émission normale sur la grille des programmes ne va pas avoir lieu. Et nous allons observer une autre émission différente de celle qui se trouve dans le programme de CNC. Le travail de CNC, c'est de suivre C'est de suivre l'émission r l qui est en train de suivre la radio. c Et s pas dans e Et combien de temps Ce n'est pas d e u d i t e r le médium. Vous devez passer à la r a d Permettez, monsieur le directeur, et c'est dans combien de temps Également faudrait-il vous avertir. Une journée suffit. Mmh. Oui, pour que nous puissions avertir le service chargé du monitoring Monsieur le vice-président,、ouais. ça, ça serait revenir à dire que vous allez nous suivre à télé, e sinon vous, vous nous suivez tout le temps. On le passe pas la、problème. parole à Vitalio. Moi, moi, moi, je pense en tout cas qu'il y, y a ce temps que, qui est respecté, peut-être pas toujours, mais le plus souvent, la radio-télévision, il s'en g a i n e nous respecte ce, ce, ce, ce temps d'une journée ou même ou, ou même plus pour informer le c n c de ce qui va être publié plus、du、tard. d e t o u t monsieur、oui. le journaliste.、Mmh. Il y a monsieur Fénias qui voudrait intervenir sur. Avoir le débat ici, <rire> sur le plateau. Vous voyez déjà que la liberté de la presse, il y a, a des problèmes déjà. <rire> ça se voit. Moi, je viens de capter trois choses très importantes.、Mm. Autocensure.、Mm. Ça, ça, ça, ça montre qu'il y a de la p e u r dans les journalistes.、Mm. Deuxième chose, deuxième élément, il y a restriction. On veut restreindre, on veut diminuer l'espace l e s pour a c e p les journalistes. Parce que vous voyez que le, le journalisme d'investigation. Si vous dites on, c'est qui bon, Ce sont les, les,、euh, dis, disons, la loi.、Mm. C'est la loi qui est là. Le cadre、mm. est le gars. Vous v o u e z Vous avez dit.、Ah, ça, c'est impersonnel.、Mm -hmm. la, lo la loi, <rire> le cadre légal, il y a une restriction. Donc, le journalisme d'investigation, actuellement, le, tous les journalistes ont dit, on ne fait plus ça. Alors, alors que nous, les consommateurs, nous en avons tellement besoin. Imaginez-vous, vous, vous, vous allez faire des enquêtes, des recherches sur la corruption. Vous devez passer chez le gouverneur et chez les policiers. Comment est-ce que vous allez, vous, vous allez voir ces, ces éléments Alors, Ça devrait être、uh, d i s、so, s o c r e t Mais si on vous devez passer par ces autorités-là, déjà, on vous intimide. Le j o u r n a l e l o u r n a l i s t e ne sera pas libre. Troisièmement,、mm -hmm. j'ai capté qu'il n'y a pas de solidarité. Donc, il y a une division au CDJ. o u r n a l i s t e C'est très dangereux. Mais peut-être pas、mm -hmm. une division comme、mm -hmm. terre. Oui, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, j'ai capté ça. Pour nous, les consommateurs,、mm -hmm. c'est un grand problème. Alors,、oh, nous, le nous... manque d'unité ne signifie du pas, fait pas la division. <rire> entre les deux, il y a, <rire> <rire> il y a une y a marge d'appréciation. D'accord.、Oui. Mais en tant que consommateur, nous v o u d r i o n s d'abord conseiller, donner des conseils, disons, prodiguer des conseils pour nous. Nous avons besoin de l'information. Nous avons besoin de, de, de, des émissions qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui nous aident à. Comprendre ce qui se trouve dans notre cher pays. À c e s trois aspects, monsieur le vice-président du Front de Bou. Ajoutez, vous pourriez ajouter le manque de fonds. Le manque de fonds. Le manque de fonds, oui. <rire> D'accord. Alors, d'abord, il faut voir comment assainir i l'environnement. faut d'abord voir m t D'abord, il faut créer la liberté des journalistes. Parce que Nous voyons que les journalistes ne sont pas libres. Il faut créer la liberté des consommateurs. Parce que la plupart d e fois, les consommateurs n'osent pas donner des informations. Ils ne sont pas libres, ils ont peur.、Mm -hmm. Troisièmement, il faut créer. La liberté a l des autorités publiques. Même les autorités publiques ont peur de donner, donner l'information. Alors, pour nous, les consommateurs, il faut que cette peur-là soit, disons, dissipée. <rire> ça, ça, ça pourrait donner à nous, les consommateurs, les, la vraie information. C'est ça ce que nous avons besoin. Permettez que je revienne au vice-président. J'avais posé la question de savoir si, notamment pour un média reconnu, pour lequel vous、oh, reconnaissez d'ailleurs les mérites, comme la radio. Sanganilo ne parvient pas vraiment à développer un journalisme d'investigation. Le, le Conseil de, national de communication est là pour encourager que le, la profession du journalisme s'exerce en toute plénitude. Et quant à ces aspects de journalisme d'investigation,、euh, de la rétention de, des informations par les autorités habilitées, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous, vous faites pour le moment pour、euh, et, et essayer、euh, d'y remédier bah, Ce n'est pas un problème très épilé parce que. Le journaliste, s e s a une question pour laquelle il n'a pas d e D'informations suffisantes, il a le plein droit de, de diriger des enquêtes, de faire des investigations afin de diffuser vraiment des informations équilibrées. Là, il faut insister sur ça parce que si vous ne diffusez pas une information bien équilibrée, vous risquez de vous, de vous piéger. Et pour les autorités Le, pro、oui. le problème de l'information、euh, se situe au niveau de, de l'accès à l'information. Il, il faut parler des autorités. Toutes les autorités p o c è d e n t une information.、Mm -hmm. d e v r a i t quand même la livrer, devrait quand même la donner à la personne qui en a besoin pour qu'il puisse quand même. Et si on e l i v r a i t p a t Est-ce qu'au niveau du système, vous a v e t l i m p r e s t i o n d'encourager les autorités publiques de、oui. fournir des informations Oui, nous avons l e c o r p s des porte-paroles.、Mmh. Les porte-paroles qui doivent donner des informations. Mais pour aujourd'hui, vous savez, les choses ont changé. Ce ne sont pas les, les porte-paroles qui parlent seulement. La fois passée, vous avez écouté. Les missions, les missions publiques、mmh. qui ont été animées par les premiers concernés, par les ministères.、Mmh. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'un porte-parole peut posséder une information. S'il si ne s'est pas mis en contact avec son patron, il risque de ne pas donner l'information. Parce qu'avant de donner l'information, vous vous, vous vous posez la question je peux donner l'information ou non Si vous avez eu l'autorisation de la donner, vous la livrez.、Mmh. On doit avoir une autorisation.、Mmh. En principe.、Oh, on y reviendra、euh, Mais, si vous. Excusez, excusez un peu. e x c u s e m p l e Moi, j'aimerais que, de, au niveau du cadre légal, r la loi sur la presse, si les autorités, l'autorité qui refuse de donner cette information, qu'il y ait des sanctions pour ces autorités-là. La loi sur la presse est en train d'être v i s i e Oui, puisqu'il faut qu'elle les t o r i t é s Il y aura, beau, il, des il y aura beaucoup d'innovations.、Oui, oui, et c'est、oui. lui、voilà. qui refuse de donner cette é m i s i o n q u i soit limogé.、Euh, juste avant de clôturer cette émission, on voudrait parler des, de la situation financière de la radio-télévision i s s a n g a n i l o et dans l'ensemble des, des、mm. médias.、Euh, Aujourd'hui,、euh, si je p a s s e Par、euh, le directeur, M. Léonce、euh, va aussi en dire quelque chose aujourd'hui. Quel est l'état des finances de la radio s s a n g a n i l o Est-ce que ça vous permet、euh, de travailler en toute liberté et de vous acquitter de votre mission d'informer、euh, la population Peut-être avant de répondre à ta question, pour tranquilliser M. Fénias, pour、euh, la dernière、euh, recommandation en rapport avec l'accès à l'information. M. Fénias, il y a une loi qui est en train d'être élaborée. C'est une loi sur、si、l'accès à l'information. Je pense que c'est Ça, vous, êtes, vous êtes associé s Nous sommes associés du début à la fin. Je pense, que, informé, je, sais. je pense que ça permettra au moins à, à contraindre ceux qui détiennent l'information pour une raison ou une autre à donner cette information. Vous,、euh, évoluons si la question que vous venez poser、mm -hmm. est c e que l'état financier de la radio i s a n g a n i r o le contexte financier de la radio i s a n g a n i r o permet aux journalistes et aux médiums de s'organiser et de remplir、euh, pleinement ses missions Disait tantôt la situation de la radio Issanganiro évolue selon le, le contexte socio-politico-économique. Du pays. Le, le contexte du Burundi ne permet pas, un ne permet pas la concurrence. Lorsqu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de publicité. Lorsqu'il n'y a pas de publicité, vous comprenez que fonctionner、euh, par ses propres moyens, ça devient plus difficile pour、euh, le média. Il y a eu, depuis 2015, en, je ne dirais pas un dés, désintéressement de la part des bailleurs、euh, financer les activités des médias, mais les financements en général qui viennent vers le Burundi se sont rétrécis et les financements des médias. En, en empathie. Aujourd'hui, Isanganiro fonctionne avec ses propres moyens, ses propres moyens, et ça devient un tout petit peu complexe, ça devient un tout petit peu complexe, ça devient un tout petit peu difficile, mais on essaie de remplir convenablement nos émissions avec des moyens limités. Aussi, s'il faut en parler, c'est également aussi cette fluidité de la concurrence, mais ça, on ne peut pas en avoir peur, c'est qu'Isanganiro se positionne par rapport à son droit. Naissent dans les médias、mmh. privés, mais également、euh, pour dire vrai, on a du mal à atteindre la population avec les moyens de bord que nous disposons.、Mmh. Euh, Le c e Vitalio, à un moment, il y a eu、euh, justement, suite、euh, au manque de fonds, des difficultés même à satisfaire l'une des obligations les plus importantes de l'employeur vis-à-vis de l'employé ou de l'employé. Plusieurs mois se sont écoulés sans que vous soyez、euh, payé. Partagez-vous à, à ce moment à ces préoccupations au niveau de la direction. Cette fois-ci, ça devient employeur-employé. Mais、euh, comment vous avez vécu cette situation et surtout également combiner cet engagement vis-à-vis -vis des, des auditeurs de donner les formations et de se donner en tant que journaliste Là, finalement, il y, a, il y aura finalement un autre aspect que, que vous n'évoquez pas. Nous, les journalistes, aussi longtemps. Que nous sommes ici au travail, en tant que journaliste de la radio-télévision, Issa g nous l n o avons des familles et que nous avons laissé à la maison.、Et、nous、mm -hmm. avons des enfants, des, des, des conjoints ou conjointes.、Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut, oui, servir le pays ayant laissé quelque chose à la maison.、Mm -hmm. Et, et lorsqu'il y a des situations financières qui ne se présentent pas bien comme on le souhaitait, vous entendrez par là qu'il y a toujours des lacunes. Et, et il vient de dire qu'il y a manque, manque de fonds, donc le, par, le partenariat. きれき qui N'est pas au bon fixe avec les, les bailleurs, les bailleurs,、mmh. euh, donc ça touche et le média et les travailleurs et, et la qualité du travail aussi et la qualité du travail, oui.、Mmh. Donc, par exemple, il y a、euh, quand il y a manque de, de, de matériel nécessaire pour le travail, donc、euh, n'est-ce pas qu'aujourd'hui, avec l'évolution de avec ces réseaux sociaux, avec tout ça, donc la, la concurrence médiatique sur, sur, les, sur les réseaux sociaux, il y a donc concurrence et quand on n'a pas de machines suffisantes, d'ordinateurs or, suffisants. Quand on n'a pas de véhicule, quand on n'a pas. Donc, donc le, le, le travail qu'il y a mériterait qu'il y ait aussi beaucoup d'employés.、Mm -hmm. Mais. Avec le financement, c'est toujours des, des, difficultés. des difficultés. Aussi longtemps que vous avez encore la parole et surtout que l'émission touche à sa fin,、euh, après 21 ans, que faire pour que la radio et dans l'ensemble, la radio-télévision Issanganiop puisse continuer à aller de l'avant、euh, Moi, je dirais que ça devrait être le travail de tous, le travail en synergie. Je me réjouis quand le vice-président du,、euh, du Conseil national de la communication évoque ce leitmotiv du président de la République.、Mm -hmm. Jamais sans les médias. Jamais sans les médias. Construisons ce pays ensemble. Que chaque citoyen contribue à sa juste et valeur. Et faites contribuer le journaliste à sa valeur. Et ce pays souffre de pas mal de problèmes. N'est-ce pas que le président de la République lui-même parle de corruption N'est-ce pas qu'il parle de, de, de, de mauvaise gestion de la chose publique N'est-ce pas qu'il le dit à travers ses médias C'est-à-dire que ces médias, ces journalistes, nous avons un grand rôle à jouer pour nous. Changer les choses.、Mmh. Merci.、Euh, du côté du CNC, M. le vice-président du Conseil national de la communication, est-ce que vous vous appropriez、euh, des souhaits、euh, du de, de journaliste e de l o n c i v i t a l i e Oui, je les partage, mais surtout que. La précarité financière et professionnelle des médias en général est observée.、Mmh, C'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Difficile à masquer. Oui, parce qu'il、mmh. y a même des responsables des médias qui nous écrivent au niveau du CNC、mmh. et qui abandonnent le travail qu'il a confié. Alors qu'il est le directeur d'un médium. Qu'est-ce qu'il faut faire Malheureusement, pour la radio-télévision Issanganilo, si les moyens pouvaient le permettre,、mmh. le directeur de la radio-télévision Issanganilo ne devrait pas être un directeur. Il devrait être en principe un directeur、mmh. général. a v e c d e s r général. Le directeur, le directeur de la radio, le directeur de la télévision.、Mmh. Parce qu'il a beaucoup à faire en tant que directeur de deux médias.、Mmh. C'est vraiment un travail très grandiose. Deux, il faut essayer de voir comment séparer les, les émissions、mmh. de la radio et les émissions de la télévision. On avait demandé ça avant l'agrément、mmh. de la télévision Issanganiro. Je ne sais pas si la chose a été faite.、Mmh. Trois, il serait bon aussi de séparer les journalistes de la radio et de la télévision. Parce que si vous avez les mêmes journalistes et les mêmes émissions, nous risquons d'avoir. Deux Émissions par exemple, toute une semaine à la radio et à la télévision,、mm -hmm. et ça sera même une façon de, de fidéliser、mm -hmm. les auditeurs et les téléspectateurs pour ne pas alors les perdre en petit nombre ou les perdre tous parce、mm -hmm. que, en principe, les Burundais a i m e n t la radio, ils s u i v e n t la radio, ils disent Je n'ai pas entendu ça dans la radio,、mm -hmm. et la radio, ça, ils en gagnent,、mm -hmm. fait partie de ces radios qui sont préférés e par le s b u r u n d a i e Voilà,、euh, Quant à la rétention de l'information, qu'est-ce que vous promettez à nos confrères qui, sont, qui font face à ce défi de façon permanente Bon, Ce n'est pas de toute manière le Conseil national de la communication qui retient l'information.、Mm -hmm. Non. Le, quand le Conseil national de la communication est là et qu'un journaliste cherche une information, nous la livrons.、Mm -hmm. Mais. S'il y a des autorités qui retiennent des informations, elles doivent se corriger. Comme l'a déjà même dit Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il、mais、faut euh que euh le Burundais soit informé de ce qui se passe. Merci, euh, Monsieur euh, Charles Makoto. 21 ans, c'est un long parcours, mais le reste à faire reste également très long.、Euh, Qu'est-ce que vous vous engagez aujourd'hui en tant que responsable、euh, de ce médium pour que la radio-télévision Issangane au b u i Aller de l'avant pour que la radio la télévision i sanganiro puissent aller de l'avant aussi travailler pour que nous puissions travailler sur l'acquisition du, du matériel. C'est un défi que nous avons、euh, au niveau des émetteurs,、euh, des p a n n e s r é p é t i t i v e s au niveau des pylônes. Il faut q u i s a n g a n i r o p u i s s e d a n s l e s années à venir travailler sur ça. Il ya également, il n'y a pas d i s a n g a n i r o sans personnel. je pense que le personnel l u pédipersonnel que nous avons, nous avons, nous l'avons dit, c'est un personnel qui est dévoué au travail. Nous l'avons vu d'il a les moments difficiles qu'on a traversé. s Que nous sommes En train de traverser, mais je pense qu'on connaît au bout, on est presque au bout du tunnel parce qu'il y a des solutions, il y a des engagements du personnel. Cet engagement du personnel envers le médium, c'est quelque chose qu'il faut saluer et louer.、Mmh. Et je leur souhaite joyeux anniversaire. Ceux qui sont venus à i s a n g a n i r o avant moi, ceux qui qu ont commencé avec i s a n g a n i r o je leur souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Issanganiro. Mais également, dans nos perspectives d'avenir, c'est également aller au-delà du Burundi, essayer de diffuser de l'information pour toute la population. La la population, bon, c'est là où elle est. à L'étranger comme à l'intérieur du pays, c'est à dire, nous serons bientôt avec peut-être l'année prochaine, on ne sait pas encore, mais les discussions sont en cours. Notre télévision sera sur Canal, p les u s l discussions ont été engagées, mais également, on va continuer avec la formation et la spécialisation des journalistes. Ce sont des projets qui sont en cours, mais également, on aimerait que d'ici 5 ans, 10 ans, la radio Isanganiro devienne une vitrine s、si、u r l'information、euh, au Burundi. Tout cela ne sera pas possible sans les contributions des uns des autres, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous suivent. Pour nous cadrer de ceux qui peuvent, de la population à qui nous donnons l'information, qui peuvent de toute façon faire un geste qui pourrait encourager le journaliste d'aller s'il téré et de pouvoir produire cette information que nous avons tant besoin. Faire ces investigations qui est vraiment une grande soif、euh, pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs. Je pense que nous promettons qu'avec ce journalisme d'investigation, dissiper notre auditorat pourra être servi, commencer à être servi. Bien évidemment, c e s t d a n s le rythme qui, qui garantit la sécurité des journalistes. Voilà, c'est sûr, c'était promesse positive que nous clôturons. C'était Et les consommateurs ne disaient rien.、Euh, je pensais que vous aviez et, et, et, été,、euh, euh, formulé des recommandations. Des recommandations les... à l'endroit du c n c Nous, les consommateurs, <rire> nous avons des,、mmh. des recommandations. On vous accorde une minute.、Euh, merci.、Mmh. Normalement, au niveau des consommateurs, nous, nous aimerions faire quelques recommandations. Pour la radio Isanganiro, il faut augmenter les heures de travail. Travailler 24 h sur 24. Deuxièmement, il faut introduire la langue anglaise. Dans vos émissions, parce que nous voyons, nous sommes dans les AC. Il y a les pays qui, qui parlent a n g l a i s Troisièmement, il faut que la télévision soit vue dans, dans les localités les plus éloignées, disons, s u s t o u t au territoire de Burundi. Quatrièmement, il faut continuer à lutter pour la liberté de la presse. La Radiatrice s a n n d o a doit continuer cette lutte-là. Et il faut revenir, il faut relancer le journalisme sur l'investigation. Et il faut que l'État dispose en n f o d'un f o n d pour les médias privés. parce C'est que même la télévision nationale reçoit nos taxes. Il faut que les médias privés aient un fonds à faute de soutien. Puisque vous, vous avez vu qu'ils ont un problème financier très alarmant. C'est prévu par la loi.、Mmh. Est-ce que, oui, est oui, que vous, en, vous, vous en avez oui, toujours C'est un grand oui, débat oui, sur le fonds qui est. Est-ce est est qu est que chaque, chaque année、euh, ils ont quelque chose on,、oui. on pourra y revenir. <rire> Pas tout le monde. C'est sur ces recommandations que nous Mais, bouclons.、Euh, Il faut avoir, faut les, avoir les, moyens, les moyens suffisants. C'est sûr. Nous avons besoin d'informations. C'est sur ces recommandations de f e n i a s Nigawa que nous clôturons l'émission au Mosaïque. Et Mosaïque d'aujourd'hui a été enregistré e dans le cadre de 21 ans d'anniversaire de la radio i s a n g a n i r o au studio, nous étions avec Charles Makoto, directeur ad intérim de la radio-télévision i s a n g a n i r o Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Pacifique. Nous disons également merci à M. Laurent Kaganda, il est vice-président du Conseil national de la communication, CNC. Merci d'avoir été des nôtres dans ce débat mosaïque. Merci de nous avoir c o n v u i t à cette activité. Nous disons également merci à M. f e n i a s Nigaba, vous êtes vice-président du parti Sarwania f r o d e b o u Vous êtes plusieurs fois invité au studio et vous représentez ici les consommateurs de l'information. Merci d'avoir été de notre c Merci de nous avoir i n v i t é Nous disons également、euh, merci à notre confrère Léonce Vitalio, journaliste de carrière qui vient de passer près de 16 ans à, à la radio i s a n g a n i r o Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, cher confrère Pacifique.、Joyeux. Nous disons également merci à l'équipe technique Innocent Vivonimana et Eric Wimana.、Merci Merci à Jérôme Niozima qui é t a i t à la réalisation Pacifique Chubaïro animé cette émission Mosaïque. Mosaïque.